Rock classique. Je m'appelle Alain Lefebvre, j'y serai là pour vous accompagner en musique pour les cinq prochaines heures. Comme à chaque semaine, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière rock classique. On va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du glitter rock, du southern rock, du boogie, du rock québécois ainsi que du m é t a l vers la fin. On va entendre, entre autres, cet après-midi des artistes des groupes comme Kiss, Big Elf, The Doors, BDO, Frank Marino, Plume, Pagliaro, t h e Beatles, Le Temps, Aquarelle, Ted Nugent, Babe Ruth, Alice Cooper et les Doobie Brothers. Tel qu'on l'a annoncé cette semaine sur le site web de Cifu, je vais vous présenter deux nouveautés. Le nouveau et très bon album des vétérans de la scène Thrash de San Francisco, Heaven. L'album s'intitule The Evolution of Chaos. Et、euh, le tout nouvel album des progus e de Cohen d Cambria, Year of the Black Rainbow. Et à travers tout ça, je vais vous parler d'un troupe de rock progressif. Italo-allemand obscur、euh, du nom de Analogy, un groupe de nudistes amateurs、euh, de progressifs qui a enregistré un seul album homonyme en 1972. Donc,、euh, encore une fois, une émission qui risque de plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec、euh, trois gros canons du début des années 70. Dans un moment, on va entendre les Rolling Stones et Santana. Mais tout de suite, on écoute Billy Preston, Will It Go Round in Circle? à l'antenne de Sipou, 89 FM. My friends, we're to go round in circles. Let it fly high like a I've n a while i got a story, ain't got no m o t h e Let the bad guy win every once in a while. When I go r o u n d i n c i r c l e s Steps. I'm gonna let the music move. My f r a y e r But... Santana avec la reprise du classique de Tito Puente, Oye, Como va. s e s t tiré de leur deuxième album, Braxis, paru en 1970. Juste avant ça, on a entendu les Rolling Stones avec Bitch. s e s t tiré de l'album Sticky Fingers de 1971. Et au début du bloc, on a entendu Billy Preston avec Will It Go Round in Circles, une pièce qui est parue à l'origine sur l'album Music Is My Life de 1972. Mais la version qu'on a entendue, c'est la version 45 tours. Qui est, euh, qui est écourtée de quelques secondes qui sont non essentielles. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans quelques minutes, on va entendre un peu de Southern Rock avec Blackfoot. On va aussi entendre de Black Rose avec une pièce tirée de leur album Morica. Mais tout de suite.、Euh... On écoute le Edgar Winter Groove avec ce classique freeride sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomones est la seule à faire tourner du vrai rock à Toiréviens. C'est faux! 89.1 FM! La formation amérindienne Blackfoot avec un de leurs classiques Highway Song, pièce qui clôture leur album Strikes de 1979. Juste avant ça, on a entendu t e Black Crows e avec Gun, la pièce qui ouvre leur album Morica de 1994. Et au début du bloc, on a entendu l Edgar e Winter g r o u p avec un de leurs classiques Freeride, c'est tiré de leur album The Only Come Out at Night de 1972. Midi 29, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain Laferre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va entendre entre autres les musiques de Alice Cooper et Babe Ruth. Mais tout de suite, on écoute les Doobie Brothers sur les ondes de la Radio Campus. C'est faux! 89A FM!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 Le jeudi 1er juillet, à partir de 13h, sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Hé、hey、hé、hey, hé! Encore une fois, c'est Crazy Matt, en direct de l'entrepôt de C'est Fou. Notre salle de monde déborde, tout doit partir. Le francophone, l'anglophone, il faut qu'on se débarrasse de tout, tout, tout. Et si vous venez nous voir cet été, on vous donne des classiques gratuitement. Venez visiter les palmarès C'est Fou. Tous les lundis de l'été, de 15h à 18h. En rappel, les vendredis à 17h, sur C'est Fou. Je suis Crazy, Crazy, Crazy!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 Unité h d de Coupe b a b Ruth et vous écoutez l'émission classique avec Alain l e f e v r e sur les ondes de 89 en FM. Babe Ruth avec la pièce Joker qui clôture leur premier et excellent album First Bass de 1972. Et je vous rappelle que Babe Ruth seront en spectacle à Ottawa le 9 juillet et le 10 le samedi, le lendemain. Ils seront à Montréal, au m é t r o p o l i s Juste avant ça, on a entendu Alice Cooper avec Is It My Buddy, c'est tiré de leur album Love It to Death de 1971. Alice Cooper, qui est en vedette au Heavy MTL, la journée du samedi, le 25 juillet. Au début du bloc, on a entendu les Doobie Brothers avec China Grove, c'est tiré de l'album The Captain and Me de 1973. Et eux aussi seront en spectacle bientôt à Montréal, les Doobie Brothers, dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal.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 Dans un moment, on va entendre la formation Nazareth avec une pièce un peu obscure. On va aussi entendre The Cars avec une pièce, un de leurs premiers gros canons tirés de leur premier album homonyme de 1978. Mais tout de suite, on écoute Ted Nugent sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à faire donner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Too, and I just can't let you be. But it's a free for all, and a h i d I said, you can bet your life. Stakes are high. Okay, the the in my When it died, I rip it out. got me a rock and roll band, it's a fever all、oh. s a r s avec Just What I Needed, un de leurs premiers gros succès sur les ondes des radios rock. C'est tiré de leur premier et meilleur album, l'homonyme de 1978. Juste avant, on a entendu Nazareth avec la pièce Somebody to Roll qui ouvre leur disque. Play and the Game de 1976. Et au début du b l o c on a entendu la pièce titre du deuxième album solo de Ted Nugent, Free for All de 1976, un disque sur lequel on retrouve nul autre que Meatloaf au chant. Meatloaf qui était venu remplacer comme ça Derek St. Holmes, dont les relations avec Ted Nugent ont souvent été orageuses. Et je lisais dernièrement dans le magazine français Rock Hard que Meatloaf. a v a i t reçu seulement 1 000 de la part de Ted Nugent, ce qui est assez ridicule compte tenu qu'on parle d'un album qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires juste aux États-Unis, puisqu'il a été certifié deux fois platine. Cependant, la pièce qu'on a entendue, Free for All, c'est Ted Nugent lui-même qui la chante. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans la prochaine heure, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, une formation italo-allemande de rock progressif du début des années 70 du nom de Anomaly.、Euh, je vais aussi vous présenter un bloc années 60 avec、euh, les d o o r s h e n d r i x et les Beatles. Euh, je vais vous présenter pas mal de rock progressif québécois, mais pour le moment, on va poursuivre avec、euh, un petit bloc canadien. Dans un instant, on va entendre BDO et Frank Marino, mais tout de suite, on écoute ce classique de April Wine, Weeping Widow, à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est l e seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Absolument l e seule. C'est fou, 89.1 FM. Weeping Widow.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 Reno a n h o g a y Rush avec la pièce Satisfy Your Soul. C'est tiré de leur troisième album Strange Universe, paru en 1975. Juste avant ça, on a entendu Backman Turner Overdrive avec Blue Morning. C'est tiré de leur album Not Fragile, un classique, paru en 1974.、Et、au début du bloc, on a entendu April Wine avec Whipping Widow, u autre classique qui ouvre l'album Electric Jewels de 1973.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 The clock Says it's time to close now. I guess I better. go To go, still one place to go. Très ensoleillée de Paul McCartney, Got to Get You into My Life, série de l'album Revolver de 1966, une pièce que Paul va peut-être interpréter le 12 a o û prochain au Centre b e l l puisque oui, Paul sera à Montréal pour un concert unique le 12 a o û dans le cadre de sa tournée Up and Coming qui passe aussi par Toronto. Et tout. Les billets vont mettre, être, être mis en vente lundi le 14 juin, semble-t-il. C'est seulement son troisième concert à Montréal en 50 ans de carrière. Et ça fait 21 ans que Paul n'est pas venu à Montréal. La dernière fois, c'était le 9 décembre 1989. Et、euh, ça va probablement être son dernier concert à Montréal, puisque même s'il est dans une forme resplendissante en ce moment, tant vocale que physique,、euh, Paul est tout de même rendu à 68 ans. Ça doit être.、Euh, Sûrement être plus difficile de rocker à cet âge vénérable. J'espère que j'aurai la chance d'y assister une fois de plus parce que Paul, c'est vraiment de très loin le meilleur en concert et le plus génial que j'ai eu le plaisir de voir en spectacle à Halifax. Il était absolument génial. Et en passant, Paul a, a été attaqué par des bandits mexicains après un concert à Mexico City、euh, le 28 mai dernier. Il semble qu'un groupe de bandits est monté comme ça sur l'autobus. de Tournée de Paul et ils ont eu une bonne frousse apparemment avant que la police arrive. Juste avant les Beatles, dans le bloc, on a entendu un autre véritable génie qui a été l'ami de Paul McCartney de son vivant. Je parle de Jimi Hendrix avec une pièce légère et obscure de l'album First Rays of the New Rising Sun, My Friends, qui révèle beaucoup l'atmosphère déjantée d'une pièce, d'une composition de Bob Dylan, Rainy Day Women. Au début du blog, on a entendu un autre génie défunt, Jim Morrison, avec les Doors, avec la pièce Soul Kitchen qui est tirée du premier album des Doors, album homonyme paru en 1967. 13h24, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, la formation italo-allemande Analogy, un groupe de dudistes qui a enregistré comme ça un seul album homonyme en 1972. Mais pour le moment, on va poursuivre avec un peu de rock québécois. Dans un moment, on va entendre une pièce très planante de Pagliaro. On va aussi entendre les formations Aquarelle et Le Temps. Mais tout de suite, on écoute Plume. À l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser d e vrai rock à Toire et Vias, Sifo89 FM. La petite v e i l l e n n e et le gros t a o r i e u x vivaient ensemble toutes les deux. グロータ・リーュー、アヴァ・ポッド・ジョブ、ラ・ピティ・ヴァイ・エン、ルヴァ・サ・ロブ。ラ・ピティ・ヴァイ・エン、ルヴァ・リーュー、ルヴァ・リーュー、ルヴァ・リーュー、ルヴァ・リーュー、 ピッドゥ n ゥゥゥゥ t ゥゥ n ゥゥ a ゥ e s ゥゥゥ l ゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ s o ゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ a fait une crise à son gros bim. グロータ・リューパー・ア・シャ・レイ、イア・カ・リセイ・エン・オッド・ボレー。 グロターリーヌ、ヴィエ e ドゥ、フォンセ e n プロテジ i ーツソニュー。ヴォンアグリペ、ヴィッテヴァイエンドゥ、メト i バーンバー、ヴァイエンドゥヴァイエンドゥ r ァイエンドゥヴァイエンドゥヴァイエンドゥヴァイエンドゥ a ァ a a ンドゥヴァイエンドゥヴァ e エ a ド a ヴァイエンドゥゥヴ a a エンド a ゥ a ァイエンドヴァイ a ンドヴァイエンドヴ Ce qui veut dire que Audra pas prendre les petites v e i l l a n e s Ouh!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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. 9 9 o i s La seule radio musicale. La formation québécoise Le Temps avec la pièce L'Ami tirée de leur premier album homonyme paru en 1975. Juste avant ça, on a entendu une autre formation québécoise, Aquarelle, une formation de jazz, fusion, rock progressif. On a entendu la pièce Françoise, qui est probablement la plus connue, tirée de leur premier album Sous un Arbre, qui est paru en 1978. On a aussi entendu Pagliaro avec la pièce Odyssée, une pièce très planante, tirée de l'album Aujourd'hui de 1976. Et au début du bloc, on a entendu Plume avec le classique La Petite Vainenne, e u i le Gros Toyeux. a C'est tiré de leur album À Deux Faces de 1977.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 Je vous parle maintenant de mon groupe obscur de la semaine. Il s'agit d'une formation de rock progressif italo-allemande. En fait, il s'agit d'un groupe de jeunes étudiants allemands qui se sont installés au nord de l'Italie, à Varèse, pour poursuivre leurs études et qui ont fait carrière là-bas. Ils ont donc formé un groupe qui était constitué du guitariste Martin Thurn, du bassiste Wolfgang Schoené, du violoniste et guitariste Thomas Schmidt et surtout de la chanteuse Juta Nienhos. À l'origine, en 1968, le groupe s'appelait Son of Giove, mais ils ont、euh, par la suite、euh, opté pour le nom de Joyce en 1970, quand le frère de Juta, t Herman Jorgen, s'est、euh, joint à eux en tant que batteur, en même temps que le bassiste Mauro Ratabeji,、euh, qui e était en fait,、euh, en fait était le seul membre du groupe qui était italien. Ils ont donné beaucoup de spectacles dans le sud de la Suisse et au nord de l'Italie, et peu à peu, ils sont devenus professionnels, ce qui leur a permis d'attirer l'attention d'une étiquette de disque italienne. Au moment même où le c l a v i e r i s t e Nicolas Pankoff s'est joint à eux, à eux plutôt, ils ont enregistré deux pièces qui sont sorties en 45 tours, c'est-à-dire Sold Out et God's Honeland,、euh, qui n'ont pas vraiment eu de succès. Euh, leur bassiste a dû les quitter à ce moment-là pour aller faire son service militaire et c'est le bassiste original, Wolfgang Schoené, qui a repris sa place, ce qui fait qu'il n'y avait plus de musiciens italiens dans, dans le groupe. Néanmoins, ils ont enregistré leur premier album à Milan au début de l'année 1972 et ils ont finalement changé de nom pour prendre celui d'une un, de leurs pièces du même nom, pièce qu'ils considéraient comme leur plus importante, c'est-à-dire Analogy. Avant la sortie de leur 45 tours, le groupe avait posé complètement nu à la fin, à des fins promotionnelles plutôt. Et、euh, l'étiquette du disque a trouvé que c'était une bonne idée. Ils ont décidé de prendre ces photos pour la pochette de leur premier album, ce qui est tout de même assez unique pour un premier disque. C'est garanti de se faire remarquer, de poser comme ça à poil sur la pochette du vinyle qui s'ouvre en deux, en plus de ça, pour présenter une image grand format de nos joyeux lurons. Évidemment, il faut dire que la chanteuse était assez jolie et charmante. Alors,、euh, les dirigeants de la compagnie Disque se sont dit que ça allait faire vendre des disques, surtout qu'elle pose à l'avant des gars, ce qui est assez vendeur.、Euh, D'autant plus que c'est vraiment la voix de Jutta qui、euh, fait la particularité de la musique du groupe, une voix chaude et、euh, douce, teintée d'un accent allemand tout à fait évident. Musicalement, le groupe、euh, oscille entre le psychédélisme et le rock、euh, progressif. C'est parfois bucolique,、euh, parfois très sombre,、euh, parfois c'est très ensoleillé et autrefois c'est très bizarre. C'est une musique qui est dominée par la voix de Jutta et Log r h Amon.、Euh, C'était pas des grands mélodistes, mais c'est un disque、euh, qui vaut le détour pour les amateurs de rock obscur du début des années 70. On va tout de suite écouter deux extraits de cet album homonyme du quintet italo-allemand Analogy à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et l a seul. e À diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! 89.fm!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 15 You crazy crazy are crazy!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 Venez nous rencontrer au 1275 d'avion Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Groupe de rock progressif italo-allemand du début des années 70, un groupe très obscur, le Quintet Analogy. On vient d'entendre deux pièces tirées de leur seul et unique album paru en 1972. On vient d'entendre la pièce Indian Meditation et juste avant ça, on a écouté une chanson au titre énigmatique The Years at the Spring. Le groupe a tout de même connu avec cet album une certaine renommée dans le nord de l'Italie. Ils ont fait plusieurs apparitions à la télé et à la radio. Ils ont même joué devant 30 000 spectateurs lors d'un festival qui s'est tenu à Rome à l'été 1972. En septembre, le guitariste, en septembre de cette même année, le claviériste plutôt, Nicolas Pankoff, a quitté le groupe et ils se sont mis à travailler à ce moment-là avec le flûtiste Rocco Abate de la Scala de Milan. avec qui ils ont、euh, composé une longue pièce de 30 minutes euh, intitulée euh, tout simplement La Suite, qui mélangeait、euh, de la musique de la Renaissance au rock progressif. Le groupe l'a interprété à plusieurs reprises et a obtenu un bon succès, semble-t-il, en première partie、euh, des formations Atomic Rooster et Curved Air. Cependant, comme la plupart des groupes, ils n'arrivaient pas à vivre convenablement de leur musique et ils ont dû mettre fin à leurs activités à la fin de l'année 1973. Le guitariste Martin Turn,、euh, Juta et son frère ont tenté de continuer à faire de la musique en émigrant en Angleterre, mais rien de spectaculaire de ces produits. Ils ont finalement réussi à sortir la pièce t h e suite. Dans un, sur un album, 20 ans plus tard, à partir d'enregistrements qu'ils avaient f a i t en concert, et ils ont tenté un retour avec un disque en 1996, intitulé 25 Years Later, qui n'a pas fait、euh, grand vague. Le seul qui a fait un, un peu parler de lui, en fait, dans le monde de la musique, c'est le guitariste Thomas Schmidt, qui s'est joint au groupe allemand p e l l e、euh, m a l l qui est connu uniquement des grands connaisseurs de rock p r o g r e s s i f Voilà pour cette petite présentation de Analogy. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur des années 70, un groupe canadien de hard rock progressif du nom de Jackal. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va rester dans le rock progressif. Dans un moment, on va entendre une des premières pièces、euh, remarquables de la formation Rage qui est tirée de leur dernier album. Mais tout de suite, on écoute、euh, l'ancien, pas l'ancien, mais plutôt l'excellent <rire> cuir tueur américain qui a fait les premières parties de la tournée de Porcupine Tree qui s'est arrêtée à Montréal et Québec en mai. Formation Big Elf sur les ondes de la Radio Campus. La station des mêlements, d a i l a e u r s seul à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, absolument le seul, c'est fou, 89 FM! Le trio de vétérans allemands Rage avec l'excellente longue pièce métal progressive Empty Hollow qu'on retrouve sur leur excellent dernier album Strings to a Web qui est paru il y a quelques semaines et qui est sans aucun doute un des meilleurs albums de leur illustre carrière qui dure depuis plus d'un quart de siècle. Juste avant ça, on a entendu les Américains de Big Elf avec les deux pièces qui ouvrent leur dernier album, Cheat d e Gallows, qui date tout de même d'il y a deux ans, puisqu'il est paru en 2008. On a entendu g r a v e s Show on Earth et la pièce Black Ball, que le groupe a interprété e lors de leur dernier passage à Montréal en première partie de Porcupine Tree à, à la place des arts. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient carrément volé le show à Porcupine Tree, Big Elf. Vous êtes à l'émission Rock Lessique, c o m p a g n i d'Anna Lafemme, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec、euh, des trucs un peu plus hard rock et même métal à la rigueur, puisque dans quelques minutes, on va entendre Accept et、uh, Uriah Heep. Mais tout de suite,、euh, on écoute un autre Allemand, Michael Schenker, avec le Michael Schenker Group Armed and Ready sur les ondes de la Radio Campus. La station des b e l l m a n est la seule à faire tourner du vrai rock à t o i e v i C'est f a u 8 9 FM!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 I'm gonna go. La défunte formation allemande accepte avec un de leurs classiques, la pièce-titre de l'album Metal Heart paru en 1985. Juste avant ça, on a entendu Uriah e e p avec Think It Over c'est paru en 1980 et on l'a inclus en bonus track sur l'album Conquest paru aussi en 1980. Au début du b l o c on a entendu le Michael Schenker Group avec la pièce Armed and Ready qui ouvre le premier album solo de Michael Schenker, paru aussi en 1980. Vous êtes à l'émission Rock l a s s i q u en e compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans quelques minutes, on va entendre Deep p u r p l e mais tout de suite, on écoute Dio avec Rainbow, Snake Charmer sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux 89.fm Avec leur classique Speed King qui est paru à l'origine sur un, leur non moins classique album In Rock de 1970. Mais La version qu'on vient d'entendre, je l'ai p r i s sur l'album Deepest Purple, The Very Best of Beat Purple, qui est paru au début des années 80. Et c'est pourquoi on entend une petite introduction bizarroïde à l'orgue au début. Justement, ça, on a entendu Rainbow. James Dio et Rainbow avec la pièce Snake Charmer, c'est tiré du premier album homonyme du groupe qui est paru en 1975. 15h1 pile, vous êtes à l'émission Ecclésique en compagnie d a l a i l e f e v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter le 15e chapitre de la série sur la discographie complète de ACDC. Je vais vous présenter l'album Razor's Edge. C'est 1990, mais tout de suite on va poursuivre avec、euh, un petit bloc、euh, New Wave of British Heavy Metal. Dans un moment, on va entendre Iron Maiden, mais avant, on va écouter un groupe、euh, plutôt obscur qui a sorti deux excellents albums au début des années 80, deux classiques du metal britannique. C'est un des premiers groupes qui a été étiqueté d'extrême à l'époque. On le sait, Montréal a eu beaucoup d'impact musical en Angleterre. Et dans le monde, au début des années 80, on a vu apparaître par la suite des formations de plus en plus musclées dans les années suivantes. On pense à Venom, à Metallica, à Slayer. Et, mais avec Motorhead, Tigers of Pantang figurait parmi les premiers groupes à avoir donné dans le métal très musclé. Et l'excellent premier album,、euh, qu'ils ont sorti en 1980, en a influencé plusieurs. Je parle de Wildcat à l'antenne de la Radio Campus. La radio des vélements des lafs seuls à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 8 9 FM!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 Venez nous rencontrer au 1 2 75 d'avion Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. i k e n toute nouvelle formation canadienne avec The White Knight, un extrait de leur premier album qui vient de sortir et qui est intitulé Eyes in the Night. Juste avant, on a entendu a a r o n Maiden avec Be Quick or Be Dead qui ouvre leur album Fear of the Dark de 1992. a a r o n Maiden qui seront à Ottawa, Montréal et Québec les 6, 7 et 9 juillet avec Dream Theater en première partie, une très belle affiche qui va faire des ravages. Sur les plaines d'Abraham, le vendredi 9 juillet. Au début du blog, on a entendu un des groupes les plus musclés du monde en 1980, il y a 30 ans. Tigers of Pantang avec la pièce Killers, tirée de leur excellent premier album Wildcat, paru en juillet 1980, un mois avant leur passage très remarqué au festival de Reading. Festival, un passage tout à fait mémorable, apparemment, pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, qui en parlent encore 30 ans plus tard. Ceux qui aiment le heavy metal anglais du début des années 80 devraient mettre la main sur cet album Wildcat. C'est vraiment un chef-d'œuvre du genre. Vous êtes à l'émission c Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Nous en sommes maintenant à notre portion de l'émission consacrée à la discographie complète de AZDC. Aujourd'hui, nous en sommes au 13e chapitre et au disque The Razor's Edge de 1990, un album qui a eu beaucoup de succès à cause de la pièce d'ouverture Thunderstruck, mais en général, c'est un des albums très moyens de ACDC. Évidemment, on retrouve quelques petits bijoux sur ce disque, comme toujours, comme les trois pièces qu'on va tout de suite entendre, en commençant par celle-ci. Money Talks, s u r les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. Absolument la seule. C'est faux. 89 FM. ACDC, on vient d'entendre trois pièces tirées de leur album The Razor's Edge de 1990. On vient d'entendre la pièce titre qui ouvre le disque et qui est un véritable classique de ACDC qu'on entend à peu près dans tous les événements sportifs depuis 20 ans. j u s t e a v a n t on a entendu une autre pépite qu'on retrouve sur le disque, Fire Your Guns, typiquement ACDC. Au début du blog, on a entendu l'autre gros canon de l'album, The Razor's Edge, c'est-à-dire Money Talks, euh, pièce euh, au cours de laquelle,、euh, pendant les concerts,、euh, ACDC arose,、euh, arrosait le public、euh, de dollars à l'effigie plutôt de Angus Young. Et justement, la tournée qui a suivi la sortie de l'album The Razor's Edge a eu beaucoup de succès et、euh, ACDC a même rempli le forum de Montréal à pleine capacité, deux soirs d'affilée, une première pour eux, les samedis et dimanches 6 et 7 juillet 1991 et on avait interdit la vente de bière et d'alcool de ces deux soirs-là au forum parce q u on avait peur d'avoir des troubles. Euh, ça avait été un très bon show, mais j'avais trouvé personnellement que Angus était beaucoup moins énergique et électrisant que lors、euh, des tournées、euh, précédentes. Mais la fille avec qui j'étais ce soir-là,、euh, qui elle ne les avait jamais v u s avait été très épatée par leur performance. Mais je peux vous dire que c'était pas du calibre de Fordose u ou Flick of the Switch qui demeure de très loin l e s deux meilleurs concerts que ACDC ont donné à Montréal. Voilà qui vient clore ce treizième chapitre de la discographie complète de ICDC. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter le double album en spectacle paru en 1992. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un bloc constitué de nouveaux matériels. Dans ce moment, on va entendre Rat et Raven, mais tout de suite. On écoute les Stone Temple Pilots. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomates et le seul à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89.FM!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 Archambault et Archambault.ca, la culture du divertissement. C'est fou. Dans vos oreilles, Dans vos oreilles. 89 000 000 000 000 000 sur le net, ou c'est fou.ca. Trio de vétérans anglais, Raven avec Trainwreck, un extrait de leur、euh, tout nouvel et très bon album Walk Through Fire qui est paru il y a quelques semaines. Juste avant, on a entendu Rad avec un extrait de leur très bon disque Infestation, la pièce Best of Me. Et au début du blog, on a entendu les Stone Temple Pilots avec une de leurs pièces les plus accrocheuses de leur dernier disque homonyme paru la semaine dernière C'était Dare, If You Dare. Ce sont trois albums intéressants qui sont, qui sont sortis comme ça derrière moi, ceux de Raven, Rat et Stone Temple Pilots. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n a e n Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Rock Classic possède un site web à l'adresse w w w r o c k c l a s s i c n e t sur lequel vous retrouverez,、euh, entre autres, les canevas des émissions passées. Quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier, vous retrouverez aussi les tops des années passées, un lien pour me contacter. Une section balado-diffusion, si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Et vous retrouverez aussi une section nouveauté dans laquelle vous aurez un accès direct à mon blog, dans lequel il y a à peu près 75 critiques de disques qui sont sorties depuis un an. Ceux qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer vont assurément y trouver des choses qui vont les intéresser. Encore une fois, le site、euh, se trouve au www.rockclassic.net. Parlant de nouveautés, je vous présente tout de suite、euh, ma première nouveauté de cette semaine, un album qui suscite un certain intérêt、euh, chez les amateurs de rock alternatif et de metal à tendance progressive. L'album Year of the Black Rainbow de la formation américaine、euh, Coheed and Cambria. C'est un disque qui a récolté de très bonnes critiques dans certaines publications spécialisées. Coed and Cambria, qui, à l'instar de Mars Volta, font une musique très moderne, mais dont les influences progressives sont tout à fait évidentes. On pense à Rush et à Dream Theater, surtout, sauf que le degré de virtuosité des musiciens de Coed and Cambria n'est pas aussi évident ou épatant qu'il ne l'est dans le cas de leurs deux mentors. C'est dans la même mouvance aussi que Mars Volta, mais je vous dirais que c'est vraiment pas aussi bon que Mars Volta et c'est surtout beaucoup moins éclaté et un peu plus conservateur. C'est bon, mais pas autant que Mars Volta. Personnellement, je les ai connus, Kawhi Duncan e Ria, avec leur deuxième album, In Keeping Secrets of Silent Earth Tree » qui est paru en 2003, et qui avait attiré mon attention à cause de la pièce Fever House Atlantic. Je ne suis pas devenu un fan, mais j'ai trouvé leur démarche intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cinq albums studio de Coed and Cambria sont en fait un seul et même concept du nom de Amory War, qui、euh, s'étire sur les cinq albums, dont le dernier, Year of the Black Rainbow, qui représente la conclusion. C'est probablement un record. Souvent, on parle d'albums concepts、euh, qui sont souvent des albums doubles, mais là, il s'agit d'un concept qui est étalé sur cinq disques. C'est du jamais vu. Musicalement, c'est pas mal moins original. c o e l in Cambria me fait beaucoup penser au Rush des années 80, mais avec un gros côté emo, et、euh, c'est justement une chose qui m'agace beaucoup personnellement. C'est la voix du chanteur Claudio Sanchez, qui est une espèce d'émule de Guedili des débuts, mais avec un ton affecté à la emo, un genre que je suis absolument incapable de blairer. J'ai aucun problème avec la voix de Cedric、euh, b i x l o s a v a l a mais de, de, Mars Volta, qui a lui aussi une, une voix très haut-perchée à la Guedili, mais avec un style、euh, totalement excentrique. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés à supporter la voix de Claudio Sanchez,、euh, qui est très plaignarde, g ê n a r d e et,、euh, et disons-le franchement, très peu virile. On a l'impression de l'entendre brailler constamment et、euh, ça me déplaît、euh, beaucoup personnellement. Évidemment, à Coil and Cambria, c'est、euh, un mélange de rock progressif et de e m o c o r e Alors, je suppose que c'est normal, mais personnellement, ça me déplaît, ce ton de braillard. Néanmoins, ça a l'air de plaire à certains et question de vous en faire une idée. À votre tour, on va tout de suite écouter、euh, certaines des pièces que j'ai trouvées néanmoins intéressantes sur ce disque. Tout de suite, à l'antenne de la radio Campus, la station des Mélamanes est le seul à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM! Cambria avec trois pièces tirées de leur tout nouvel album Year of the Black Rainbow qui est paru il y a quelques semaines. On vient d'entendre la pièce Guns of Summer ainsi que les deux pièces qui ouvrent le disque One a i t the Broken. Un album qui a reçu d'excellentes critiques dans certains magazines spécialisés et qui a eu l'air de plaire à plusieurs, mais que personnellement je n'ai pas tellement aimé.、Euh, je ne pense pas le réécouter souvent ni surtout pas le mettre dans mon baladeur cet été. C'est,、euh, s u r t o u t la voix, le ton affecté de Claudio Sanchez qui me déplaît et m'énerve surtout. Et,、euh, le fait que c'est pas vraiment accrocheur comme album. Les chansons sont loin d'être mémorables. C'est pas le meilleur album de Coed a n Cambria, à mon avis. Je lui donne seulement 6,5 sur 10. Pas fort. Dans le genre, procurez-vous plutôt le, le dernier Mars Volta Octahedron qui est sorti l'année dernière et qui était infiniment meilleur. Vous êtes à l'émission a c l a s s i c en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans la prochaine heure, on va poursuivre dans la veine de métal. Dans un moment, on va entendre un extrait du tout dernier fantastique album de Cathedral, The Guessing Game, mais tout de suite. <générique>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 C'est fou. a l u c t é R. t r a v a i l l e n o t r a v a i l l e n o せた。17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 C'est fou, allucuter, air, air. Traveling, stillness of the darkest night, flickering candle, burning bright. Smoking incense elevates the senses from life's worldly weight. Aromas drift from heaven's leaves. Guiding thoughts cross astral seas. A purring cat sits next to me to share this oh so wondrous eve. Flickering candles. s feel I'm present, sense his h r Deep red wine of nature's vine stimulates thy tortured mind. Away from violence, here I find. A sanctuary of peace sublime. A full moon glows above the sea. It's shimmering light of mystery. A cosmic wilderness to see. Beyond the stars, oh, i r e e r e to be. Midday sun. Violets b r e a t e That's your mankind's disease. Cathedral, on vient d'entendre deux pièces tirées de leur excellent dernier album. The Guessing Game, on vient d'entendre、euh, la pièce、euh, Cats, Incense, Candles and Wine et c'était précédé de Painting in the Dark. C'est vraiment un excellent nouvel album, vraiment fantastique. Une espèce d'hybride de Doom, de Space Rock, de Progressif et de p s y c h é d é l i q u e Comme si Black Sabbath s'était fusionné à v a n d e r g r a a f t Generator. Au début des années 70, c'est absolument génial. Ça vient tout juste de sortir. Juste avant ça, on a entendu Anthrax avec la version de Metal Trashing Mad qu'ils ont enregistrée. Avec le fantastique chanteur John Bush, qu'on retrouve sur le disque The Greater of Two Evils, paru en 2004, qui est le dernier album studio de a n d r a x en passant. Au début du b l o c on a entendu encore une fois John Bush, mais cette fois-là avec l'excellent groupe Armored s a i n t avec la reprise d'une pièce de Robin Trower, Day of the Eagle, qu'on retrouve sur un très bon album compilation intitulé Nod to the Old School de 2001 et qui renferme des raretés et des inédits de ce très, très bon groupe. Qui est Armored s a i n t Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, vendredi 25 juin, b a s Cag sera au théâtre Maisonneuve dans le cadre du festival de jazz. Le même soir que Scorpions et Cinderella seront au Pavillon de la Jeunesse à Québec. Le lendemain, ils seront au Centre Belle de Montréal, le 26. Dimanche 27 juin, Yes seront au Mondial Choral Loto-Québec de Laval, mais sans John Anderson. Um, Eric Burden and the Animals seront à leur tour au Festival de Jazz de Montréal le dimanche 27 juin. Mercredi 30 juin, Plume sera au Festival ici même à Trois-Rivières, au Festivois plutôt ici même à Trois-Rivières. Dimanche 4 juillet, Steve Hackett sera avec Renaissance encore une fois ici au Festivois à Trois-Rivières. Dimanche 4 juillet, encore là, Roger Oxen sera au Festival d'été de, de Shawinigan. Le lundi 5, des Doobie Brothers et le Steve Miller Band seront au, à la salle Wilfred Pelletier de la place des arts dans le cadre du festival de jazz et le lendemain, le mardi, ce sera au tour des Moody Blues d'y être. a a r o n Midden et Dream Theater seront à Ottawa le mardi 6 juillet. Le 7, ils seront au Centre b e l l de Montréal. Et le vendredi 9, ils seront au Festival d'été de Québec. Le même soir que Bay Ruth prend d'assaut la scène du Festival Blues, Blues Cisco Fest à Ottawa le vendredi 9 juillet. Et le lendemain, le 10, ils seront au Metropolis de Montréal. Mardi 13, Santana, Steve Winwood et notre bon ami Steve Hill sera au Festival d'été de Québec. Rush sera à son tour au Festival d'été le jeudi 15 juillet. Et c'est r a m m s t e i n et Apocalyptica qui vont clôturer tout ça le dimanche 18. Et on a annoncé, je vous rappelle, que Sir Paul, Paul McCartney sera en spectacle le jeudi 10 août, 12 0 août, 1 août plutôt, au Centre b e l l à Montréal. Et les billets seront en vente apparemment le lundi 14 juin. Donc c'était surveillé pour les fans de Paul. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de la semaine. Je vous parle du nouveau disque d'une formation de vétérans de la région de San Francisco, le quintet Ethan, qui existe depuis 1984. En fait, ils ont sorti seulement un disque dans les années 80,、euh, Breaking the Silence en 87, suivi d'un deuxième en 91 intitulé、euh, Victims of Deception. Par la suite, ils sont disparus et à part un album compilation avec quelques inédits et reprises en 2004, on n'a plus entendu parler d'eux. Sauf que là, ils viennent de causer une surprise avec ce tout nouveau disque, The Evolution of Chaos, qui est sorti il y a un bout de temps, mais que j'ai entendu pour la première fois il y a quelques semaines et qui est franchement très bon. Le groupe est dirigé par le guitariste Lee Altus, qui gagne sa vie avec Exodus. C'est lui le deuxième guitariste de Exodus. Euh, je, vous ai en, je vous en ai parlé、euh, du dernier album d'Exodus il y a deux semaines. Je n'ai pas tellement aimé、euh, et je n'ai pas changé d'avis. Si vous êtes un amateur de Thrash, vous conseillez plutôt cet album de Ethan、euh, qui vaut vraiment le détour. Question de vous en faire une idée. On va tout de suite en écouter、euh, deux pièces qui sont très représentatives de ce disque. Je rappelle le titre The Evolution of Chaos de Ethan Il et s d'une grande. Qui en plus est d e grande qualité, mais qui est gratifiée d'une très belle pochette, de vraiment marteau, que vous pouvez aller voir sur le site de Sifou, www.sifou.ca. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, et la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, absolument la seule! Sifou, 89 FM! De vétérans de la scène Thrash de San Francisco des années 80. Ethan, on vient d'entendre une des meilleures pièces du disque, la l o n g e No Stone Unturn, qui fait dans les 11 minutes.、Et、au début du bloc, on a écouté la pièce instrumentale qui ouvre l'album, mais qui s'intitule tout simplement Intro, suivie de Dying Season. C'est vraiment un très bon disque de Thrash. p Aussi s a bon que le dernier Overkill, mais de très loin supérieur au dernier Exodus. Le seul point négatif du disque, c'est la pièce Heroes Welcome, qui est une espèce d'hommage poche aux、euh, soldats américains. Après ce que George Bush et Dick Cheney ont fait en Irak, je ne pense pas qu'ils o n t raison de se péter les bretelles, mais、euh, c'est la,、euh, la seule fausse note、euh, du disque qui vaut.、Euh, ce disque-là vaut bien un 8 sur 10. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Pour ceux qui écoutent en direct le vendredi, les palmarès sans rappel vont suivre dans un moment avec mon ami Mathieu Plante, suivi à 20 h de mes autres amis, les lutins de l'enfer pour les amateurs de métal. Si vous écoutez la reprise de mardi, eh bien, c'est moi-même qui vais suivre dans quelques minutes puisque à 19 h je vais animer l'émission de Power Metal, métal progressif, la brique et le fanal. Je vais vous présenter de l'excellent métal mélodique, comme ça, jusqu'à 21h, jusqu'à l'arrivée de mes deux autres amis, le Dr. p a n d r a g o n et Sinistros. La semaine prochaine, à Rock Classic, q u je vais vous présenter,、euh, mais en fait, je vais vous faire tirer quelques exemplaires du dernier très bon disque de Danko Jones,、euh, Below the Belt.、Euh, je vais vous présenter, vous parler aussi d'un groupe de hard rock progressif canadien très obscur des années 70, du nom de Jackal, qui a sorti un seul album. En 1971. Je vous laisse avec une dernière pièce par un artiste et un groupe américain qui est en spectacle ce soir et demain à Montréal, George Throgood and the Destroyers. On va entendre l'excellente pièce titre de son deuxième album qui est paru en 1978, Move It On Over. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à midi pile pour une autre émission Rack Classique. Salut!